Jusleh lakum, ať je to lakum dans les dourous de Kashfushubhah, et la semaine passée, on avait commencé à expliquer la réponse à la Shubha des Mouchrikin, lorsqu'ils disent, euh, c'est-à-dire le secret dans la réponse aux Mouchrikin, lorsqu'ils disent par exemple, moi je fais pas de shirk, hein, je ne fais pas de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu lui réponds, Aleykoum, salam, ahamu tohu, aleykoum, abychom, abychom, abychom. tu lui répond en lui disant, qu'est-ce que c'est le shirk Explique-moi ce que c'est le shirk. Et s'il te dit, c'est d'adorer les idoles, tu lui dis, explique-moi c'est quoi d'adorer les idoles hein Et donc, s'il dit, moi j'adore uniquement Allah se tente à la seule, tu lui demandes, c'est quoi la signification d'adorer Allah se tente à la seule Explique-moi. hein Et tu lui demandes d'expliquer selon le Coran et la Sunna, D'accord S'il ne le sait pas, là tu, tu lui expliques. Et tu lui dis, s'il dit je ne sais pas, tu lui dis, comment tu peux prétendre quelque chose, prétendre que tu ne fais pas de shirk, et tu ne sais même pas ce qu'est le shirk donc Comment tu peux savoir que tu ne fais pas le shirk si tu ne sais pas ce que c'est le shirk Hein Donc il faut savoir ce que c'est le shirk. Et donc là tu lui expliques, et tu lui clarifies avec les preuves, les ayats, les hadiths, Pour lui montrer, qu'est-ce que c'est la définition du shirk Selon le Coran et la sunnah. Et là on a expliqué ça la semaine passée. Maintenant, on clarifie ça encore plus en détail, incha'Allah. Le shaykh dit وَأَنَّ عِبَادَةَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَنْشَرِكَلَهُ هِيَ الَّتِي يُنْكِرُونَهَا عَلَيْنَا وَيَسِيحُونَ فِيهِ كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ حَيْثُ قَالُوا أَجَعَلَا الْآلِهَةَ إِل إن هذا لا donc il dit le le le shayf, il dit que la, la signification du de shirk c'est d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala d'adorer les idoles comme les mushrikin faisait autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait que les n'adoraient uniquement pour que cela les rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc, donc le cheikh il dit maintenant, et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seule, sans associé, sans partenaire, c'est ça ce que les mouchriquins d'aujourd'hui nous critiquent, ils nous critiquent parce qu'on appelle les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et la même façon que les mouchriquins du temps du prophète avaient dit, Est-ce qu'il a fait de toutes ces divinités-là une seule divinité hein De toutes les idoles, de toutes les choses qu'on adore en dehors d'Allah, il les a toutes annulées et il les a faites juste une seule hein Et ben il, dit ça, une, il disait ça c'est une chose étonnante. Hein ça c'est le verset dans Sourat le verset 5. Donc il trouvait ça quelque chose de, que c'était étonnant, étrange. Hein أبخل الشيخ وهكذا يذكر الشيخ في زمانه أنه يدعوهم إلى التوجه بعبادته إلى الله وحده لا شريك له وينهاهم عن اعتقاد عن الاعتقاد والغلو في من يسمونهم الصالحين فقد تنوعت معبوداتهم في ذلك الزمان منهم من يعبد جذور النخل ومنهم من يعبد أشجارا وأحجارا مثل ما كان يفعل الكفار المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبين القرآن شأنهم وأنهم مشركون شركا أكبر وهكذا واجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أيام دعوته مثل ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وسمع من ألفاظ الشيخ والحجج الباطلة مثل ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه نعم مثل حجج أولئك المشركين لأن الشرك ملة واحدة وكل من أتى بعد أولئك المشركين وسلك طريقهم فقد ورث ذلك الميراث ولكما le Cheikh a mentionné à son époque comment les gens se tournaient vers autre wa qu'Allah dans leurs adorations, hein? Le, le, le Cheikh Muhammad Abdu Wahab il appelait les gens à se détourner de ça, à se détourner du Cheikh et à revenir à l'adoration d'Allah lui seul hein, et de pas lui donner aucun partenaire dans l'adoration. Et, il, et le chef, il leur interdisait, il interdisait aux gens de son époque de croire en ce qu'ils appellent les saliqim, de mettre leur croyance en eux et d'exagérer à leur sujet et de leur donner des formes d'adoration en dehors d'Allah. Et le Cheikh, il dit que les usherikim, à cette époque-là, leur shirk avait plusieurs manifestations et plusieurs différentes formes. Hein, la, la, les, les choses qu'ils adoraient étaient différentes. Certains d'entre eux, ils adoraient par exemple le, le, la, les troncs de, de, comment on dit, un tronc d'un arbre, mais un, un arbre coupé, hein, le tronc d'un arbre, ou bien les racines. Et, et il y en a d'autres qui adoraient quoi ils adoraient, ils, adoraient, ils adoraient les arbres, les pierres, et tout, toutes sortes de choses de ce genre. Et, comme les gens faisaient au temps du Prophète Allahu et comme il l'a fait également avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam fahmi les mushrikin et donc euh, le Coran a, a clarifié il a expliqué la réalité à leur sujet au sujet des mushrikin et il a clarifié que, que leur shirk le shirk qu'ils faisaient c'était un shirk majeur qui fait quitter quelqu'un la religion et c'est de cette façon là que le cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah a appelé à son époque Et a établi sa dawah, et il a byl vystřelen s tím, co musel sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám de la part sám sám à sám époque également il a entendu des paroles de sám sám des sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám sám de sám sám qui lui donnait à chaque fois, d'accord. Donc le les il dit pourquoi, pourquoi c'était comme ça, pourquoi le shérif autant du prophète صلى الله le, le, le shérif autant du et euh, le shérif autant du shérif euh, le shérif autant du et euh, le shérif euh, le shérif autant du, euh, au du prophète c'était toujours les mêmes arguments et les mêmes chubukhats et les mêmes euh, paroles. Pourquoi Parce que le shiik, il dit Le shiik, c'est une seule et même religion. Même si elle peut se manifester de différentes formes et de différentes façons, même si elle peut avoir différents noms, hein comme par exemple, le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les autres religions des Garmin. On, on les appelle tous par des noms différents mais en réalité c'est une seule et même religion, c'est la religion du kufr et du shirk. C'est pour ça les ulama disent « al-kufru millatun wahida » ou Shirk al-shirk millatun wahida » c'est une seule et même religion qui se manifeste différentes faces, de différentes façons. Euh, c'est pourquoi Parce que la vérité elle est une, elle ne se, se, se divise pas, tandis que le mensonge il est multiple. Il est infini dans, dans sa manifestation, il peut prendre des milliers, des centaines de formes, tandis que la vérité elle reste toujours la même, elle ne change pas parce que c'est la vérité. Hein? Donc ça, ça montre pourquoi quand on voit les gens, les gens parmi les coufards des fois quand on leur parle de religion, ils disent, ouais mais il y a tellement de religions, comment on peut savoir qu'elle est vraie Moi je, dis, il a, je leur dis, il n'y a que deux religions, la vérité et le mensonge. La vérité, elle est une le mensonge, il a plein d'exemples, plein de manifestations, et c'est ça qui, qui mélange les gens. Pourtant, c'est clair, lorsque tu as compris les fondements et les bases, c'est facile par la suite de trouver la vérité, hein, si tu as compris bien le Tawhid, et qu'il ne peut pas y avoir plus qu'un Créateur dans l'univers, plus qu'un Dieu dans l'univers, tu vas être capable de trouver c'est quoi le bon chemin, Donc euh, يعني ça donc qu'est-ce qu'on expliquait parce que le coffre et le cirque c'est une seule et même voie. وكل من اتبع بعد اولئك المشركين وسلك طريقهم فقد ورث ذلك. Donc toute personne qui vient après les mushrikine et qui suit la voie des mushrikine, alors ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a hérité de leur héritage. Il a hérité de l'héritage de ces mushrikine là. Même si il dit qu'il est musulman que qu'il fait les mêmes actes que les musulmans et il dit les mêmes paroles que les musulmans même s'il se dit musulman ça veut rien dire tant qu'il n'a pas abandonné le shirk donc le shirk ici il dit ensuite و هو نفس الاسلوب و نفس الجواب الذي يعترض به المشركون في كل زمان و كل مكان ففي أهذ الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله يقولون له ولمن معه أن تبغدون الصالحين وتبغدون النبي صلى الله عليه وسلم وتبغدون كل من كل عبد كل عب تبغدون كل عبد صالح لأنكم لا تقدرونهم حق تقديرهم وما هو قدر وما هو قدرهم يا ترى عند هؤلاء المشركين هو الطواف بأضرحتهم والذبح لهم والنزل لهم والاستغاثة بهم هذا هو تقدير الصالحين عند المشركين أما تقدير الصالحين عند العلماء الموحدين فهو محبة كل, فهو محبة كل عبد صالح محبة شرعية والعمل مثل عمالهم الصالحة بدون غلو لأن الغلوة هو الذي أهلك من كان قبلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منه إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني في الدين وهذا هو الغلو في الصالحين لشيخ سيء الزين للمشركين لبقيلة من les mêmes réponses par lesquelles les Mouchriquins du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam essaient de s'opposer à la voix du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc leurs réponses et leurs arguments c'est toujours les mêmes à toutes les époques et à tous les endroits et Allah sallallahu wa sallam il dit ça dans une Aile dans la Sourate Al-Baqarah il dit qu'à ce que les gens qui eux dit de leur parler de leur voix Hein la même chose que les, gens, les autres avant eux avaient dit la même chose, Leur cœur se ressemblent. Leur cœur est pareil, même s'ils ne sont pas de la même famille, ne sont même pas à la même époque, même pas à le même endroit dans, euh, sur la Terre, toutefois quand ils parlent, ils sortent les mêmes arguments que les mouchriquins des autres époques qui sont venus auparavant. Donc ça veut dire que il y a, il y a quelque chose dans leur cœur qui est pareil. C'est le fait qu'ils sont sur la même religion, la même même patrie. Comme on a dit tout à l'heure. Donc ça veut dire, subhanallah, même s'ils sont, ils se connaissent même pas, ils se sont jamais rencontrés, ils sont à des endroits différents, à des époques différentes. Hein, ils ont pas fait, ils sont pas fait une grande réunion, euh, une grande réunion internationale. Hein, pour dire on va quand les croyants vont nous parler, on va leur répondre cette réponse là ensemble hein il n'a pas Est-ce est est ce qu'ils qu se sont tous ni, ni, ni d'accord là dessus comme s'ils ont fait une convention d'ailleurs on, on est tous d'accord sur ça ah ben c'est ça c'est comme si ont dit qu'ils avaient fait ça quand on les entend parler ça c'est au temps du prophète là comme parent il dit à propos des muquines par exemple quand il avait mal ou quand la mer il dit Allah moukhlisinea et اذا راكب في في في الفلك donc il la mer Parce que là ils savaient que personne ne peut les aider, c'était Allah. Mais quand ils étaient en, dans, en sécurité sur la terre, sur la terre ferme, là ils retournaient à qu ce qu'ils adoraient avant. Donc ça c'est un exemple. Mais comme on disait ici, ils sortent les mêmes arguments. Après le chef il dit, à l'époque du Cheikh Mohamed Abdu'l-Wahab, <coughs> à l'époque du Cheikh Mohamed abdul Wahhab, Les gens disaient à lui et à ceux qui sont qui étaient avec lui, vous vous n'aimez pas les falchins, vous n'aimez pas les hommes pieux, les les gens qui sont des hommes de les grands hommes religieux qui adorent Allah, qui ont fait beaucoup de bien pour l'islam, vous vous les aimez pas, il dit ça. Et vous vous n'aimez pas les falchins, vous les détestez, vous détestez les les Et vous détestez le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. c'est ça ce qu'ils disent. Pourquoi, quand on leur demande, pourquoi vous dites ça Pourquoi vous dites qu'on déteste les salihim, les hommes pieux Pourquoi vous dites qu'on déteste le Prophète sallallahu alayhi wa sallam Ils disent parce que vous ne les respectez pas comme ils méritent. Et le Cheikh, il me pose la question maintenant. Qu'est-ce que c'est pour vous, les respecter de la, de, de la façon qu'ils méritent Qu'est-ce que ça signifie les respecter comme vous, comme vous dites Mais Le chef il répond lui-même, il dit, je vais vous dire qu'est-ce que c'est pour vous le respect dont, dont vous parlez. Le respect dont vous parlez, c'est en réalité de faire le pavasse autour de leur tombe, et de faire des vœux pour eux, et de les appeler au secours lorsque vous avez une détresse. Hein ça c'est pour vous, c'est ça les respecter. Hein, comme j'avais donné l'exemple l'autre fois, Dis nous on n'adore pas les statues, les chrétiens disaient ça, on n'adore pas les statues et les images et les croix, on les respecte, hein donc ils prennent le shirk et ils lui donnent un autre nom, au lieu de l'appeler shirk, au lieu de l'appeler Ibadat Tawarit, ils l'appellent commun, ils l'appellent respect, alors qu'en réalité c'est ça ce qu'ils veulent, donc le shirk il dit, donc c'est ça votre respect pour vous ça c'est en réalité c'est le shirk, mais le vrai respect des, des hommes pieux et le vrai respect du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam chez les ulama qui ont unifié Allah sallallahu wa ta'ala, c'est de les aimer, d'aimer tous les hommes qui sont pieux, mais d'une amour qui est en, dans les, en accord avec les limites de la charia, sans extrémisme, sans dépasser les limites, et c'est d'agir en accord avec les actions qu'ils ont amenées les bonnes œuvres qu'ils ont faites, de les suivre dans le bien, c'est ça les aimer et les respecter, sans, sans exagérer à leur sujet, sans rentrer dans des croyances exagérées à leur sujet, parce que c'est l'extrémisme et l'exagération, le rouleau, c'est ça ce qui a fait périr toutes les nations qui sont venues avant nous, toutes les nations qui étaient là avant nous, ils ont péri à cause de l'extrémisme dans la religion, à cause de l'exagération dans la religion. Ma, uh, le Prophète a dit ça dans un hadith authentique, il a dit garde à Pre prenez garde à l'extrémisme, prenez garde à l'hulou, de dépasser les limites, d'exagérer, parce que c'est ça qui a fait périr les nations qui étaient là avant vous. Et le cheikh dit que c'est l'hulou, l'exagération, dans la religion et c'est l'exagération au sujet des hommes pieux, les gens des fois ils s'imaginent que l'extrémisme, ça se limite juste à des formes d'extrémisme qui se manifestent actuellement dans le monde moderne avec les gens qui font du terrorisme, qui font sauter des gens et des bombes et des trucs comme ça, ça c'est une forme d'extrémisme, ok, c'est une forme d'extrémisme qui est basée sur d'autres formes d'extrémisme dans la croyance, ok, comme la croyance des Khawaritch. Mais là, il y a l'extrémisme aussi dans la croyance au sujet des Hommes pieux, comme l'extrémisme au sujet d'Issa, ceux qui exagèrent de, hein, au point de dire qu'il est Ibn fils de Dieu, ou bien d'exagérer au point de lui, de lui offrir des adorations ou des prières, ou bien d'exagérer à propos de sa mère, Maryam, hein, aleyhissalam, aleyhissalam. ou bien d'exagérer à propos d'un parmi les Hommes pieux que ce soit le prophète Muhammad sallallahu wa sallam, ou bien d'autres parmi les salihim qui sont venus après lui, hein, parmi les musulmans de la oumma donc toute personne qui exagère au sujet de ces hommes-là, eh bien il a dépassé la limite, et ça, ça fait partie de l'extrémisme, il y a des gens qui comprennent pas que l'extrémisme c'est beaucoup plus vaste que la définition qu'on en donne dans euh, les, les médias actuellement. L'extrémisme, ça veut dire quoi l'extrémisme dans l'islam Ça veut dire que quand tu dépasses la limite d'Allah Subhanahu wa la limite du Coran et la limite de la Sunna, Tu veux faire plus que ce que Allah t'a permis de faire. Ou bien tu ne veux pas faire assez. Tu veux faire moins que ce que Allah t'a commandé de faire. Dans les deux sens, il y a l'extrémisme. Ce n'est pas un extrémisme juste quand tu fais trop, mais c'est un extrémisme aussi quand tu enlèves des choses dans la religion. qui sont des principes de la religion. Ça aussi, c'est une autre forme d'extrémisme. Parce que l'extrême, c'est toujours aux deux côtés. Hein? Il y a l'extrême de ceux qui ajoutent trop, et il y a l'extrême de ceux qui enlèvent trop. On al al hein? Mais en français, c'est une façon de l'expliquer qui est. Il est clair, Inch'Allah, j'espère, parce que يعني, y a, les gens ont tendance à prendre juste un aspect de l'extrémisme, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus vaste. Après, le chef dit, « Fa'im qala, innahum la al wal-anbiya wa فَإِنَّ لَمْ نَقُلْ عَبْدُ الْقَادِرِ إِبْنُ اللَّهِ وَلَا هَيْرُ فَالْجَوَابُ إِنَّ نِسْبَةَ Donc le ils ont fait le shirk ou ils ont fait le kufr, Les, les en face du Prophète ils étaient des kufars. Pourquoi? Parce que ils il disaient que les anges et les prophètes, euh, non, il dit eux, eux, euh, les mouchélis qui nous dit, eux, ils ont pas fait le kufr parce qu'ils ont imploré ou invoqué euh, les, les anges et les prophètes. Ils ont uniquement mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Et nous, on n'a pas dit que Abdul Qadir al Jilani, par exemple, est le fils d'Allah ou autre parmi les serviteurs d'Allah. Donc, on n'est pas des pouvoirs, nous. C'est seulement. Eux, les mouchtéquines en tant que prophètes sont la somme qui sont des koufars. non pas parce qu'ils invoquaient euh, les les hommes pieux, ou les prophètes, ou les anges, ça c'est pour eux ça c'est pas shirk, c'est pas kouf. Hein. Ils ont fait le kouf parce qu'ils ont dit que c'est les fils d'Allah, et ils ont fait le kouf parce qu'ils ont dit que c'était les fils d'Allah, comme les chrétiens qui disent que Isa c'est les fils d'Allah, etc. Et donc le sheikh il dit la réponse à ça. C'est que d'attribuer un fils à Allah c'est coffre et de l'invoquer c'est un autre coffre séparé. Les deux sont coffres, les deux sont chefs. Il faut pas, il faut pas comme euh, par exemple des ils, ils sont sont pas couffres parce qu'ils ils, ont dit, ils, ils ont pas euh, dit que c'est des fils d'Allah des fils d'Allah. Ça c'est un coffre, l'autre aussi c'est Les deux sont coffres. Et là le, cheikh, le chef il explique ça maintenant. مع كشف من الله سبحانه عز وجل قائلي بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقوله قالت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت مريم صار المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفر يضاهئون قول الذين كفروا من قبل الايه Il dit, le Cheikh, il dit que Allah a blâmé ceux qui ont dit cette parole, par exemple qui ont dit que euh, Isa est le fils d'Allah, ou eh bien Uzair est le fils d'Allah, des choses de ce genre. Il donne l'exemple, le verset 72 dans Suratul Maïda, Allah il dit, certes, ils ont mécru, ceux qui ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est Al-Masih, Fils de Marie. Et dans un autre verset, le verset 30 dans Surat al euh, les Juifs ont dit un est le Fils d'Allah, et les, les chrétiens ont dit Al-Masih Ibn Allah, ils ont dit le Messie c'est euh, le Fils d'Allah, et voilà leurs paroles avec leur bouche. ils imitent la parole des gens qui ont mécru avant eux. Hein. Donc euh, Allah parle à a blâmés à cause de leur mauvaise, de mauvaise euh, action et leurs mauvaises paroles hein à cause des choses qu'ils ont dit qui sont Alors, à la vérité Cheikh zin ize nisfat walad ila Allah allati iqtarafaha al yahud wal nasara wal kufar al arab alladheena qalu al mala'ikatu balat Allah kufr mustaqil wal huluk al salishi fa mala'ika أو أنبياء أو عبادا صالحين أو صورا على صورهم هذا أيضا كفر مستقل وشرك أكبر يخرج من الملة من وقع فيه وهو يدعي الإسلام وجمهور أهل العلم لا يرون لأحد عذرا في جهل في جهل الشرك لما لأن الله جل وعلا خلق العباد يعرفوه ويعبدوه Ujmu, ولا ujmu, به ujmu, ujmu, الذي ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, وفي ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, ujmu, comme l'ont fait les Juifs, les Chrétiens et les Kouffars parmi les Arabes lorsqu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah, ça c'est un coffre indépendant, c'est-à-dire c'est un coffre en lui-même, de même que d'exagérer au sujet des hommes-pieds, euh, que ce soit des anges ou des prophètes ou des hommes pieux parmi les serviteurs d'Allah, ou que ce soit des images ou des statues faites à leur image, et bien ça c'est un autre coffre également séparé et c'est un chirc majeur qui fait quitter à quelqu'un la religion. Celui qui tombe dans ça, il a quitté l'islam, même s'il si prétend appartenir à l'islam ou faire partie des musulmans. Le chef, dit, et la majorité des ulama, ils disent qu'il n'y a pas d'excuse pour celui qui a ignoré que ces choses-là font partie du shirk. Il n'y a pas d'excuse pour celui qui a ignoré le shirk. Pourquoi il n'y a pas d'excuse pour eux Parce que Allah, SWT, il a créé les hommes pour qu'ils sachent, pour savoir ça, pour qu'ils sachent que c'est seulement Allah SWT qui doit être adoré, et pour qu'ils l'adorent lui seul, et pour qu'ils l'unifient dans leur adoration, et pour qu'ils n'associent rien avec lui. Donc, qu'est-ce qui les a détournés Qu'est-ce qui a détourné les Hommes de ce, de, ce, de ce commandement pour lequel ils ont été créés Allah a dit « Allah, nous a créés pour ça, pour l'Ibadah. Donc, si c'est pour ce but-là qu'il nous a créé. on n'a pas d'excuse de l'ignorer. Le cheikh il dit « Donc, qu'est-ce qui les a détournés de ce commandement-là pour lequel Allah SWT a les a créés ?» Et, et, et, c'est-à-dire qu'Allah nous a créés pour qu'on connaisse cette cette chose-là, le tawhid, et pour qu'on agisse en accord avec le tawhid, et en part, en partant et, à la, et en avant de tout, hein, le shaykh dit euh, comme, comme introduction, comme priorité à ça, de connaître le tawhid et de ne pas faire le shirk, ça c'est les premières choses pour lesquelles on a été créés par Allah Et donc le shaykh dit fain fa in fa in kull man qamat alayhi al hujja al thaniyya a été établi contre lui, et n'a plus d'excuse de, de, de prétendre ignorer ignor, le tawhid ou l'unité d'Allah, parce que c'est le but pour lequel Allah l'a créé, Allah l'a créé pour qu'il réalise et qu'il concrétise et pour qu'il établisse la réalité de, cette, de cet ordre et de, cette, de, de ce commandement-là du tawhid, et pour qu'il agisse en accord avec les droits qui revient à Allah subhanahu wa de l'adorer lui, lui, lui seul, et tout ce qui est impliqué par le tawhid également, dans la religion. Donc le chef dit, Donc le shaykh dit, en réalité, quelqu'un ne peut pas avoir établi ou réalisé le tawhid, en lui-même, excepté s'il ne s'est pas désavoué, si la personne qui réunifie Allah se désavoue complètement du shirk et de ceux qui pratiquent le shirk. Parce que tu ne peux pas avoir une alliance, tu ne peux pas disons, être, disons, tu peux pas aimer, excepté si tu ne peux pas prétendre aimer Allah si tu t'es pas désavoué des shirk et du shirk, c'est une contradiction. Tu peux, aimer, dire, tu peux pas dire j'aime Allah et j'aime le chétifan. Tu peux pas dire j'aime les alliés d'Allah et j'aime les alliés du chétifan en même temps. C'est une contradiction. Pour que tu aies un, il faut l'autre aussi. C'est-à-dire tu dois aimer Allah et pour que ton amour à Allah soit réel, il faut que tu détestes le chétifan. Et, et si tu prétends aimer les musulmans, les croyants, il faut absolument également que tu détestes les alliés du shantan, tu ne peux pas aimer les deux en même temps, donc c'est ça, ça, une, ça le, le, le point. Donc toute personne qui fait le shirk, tu ne peux pas les aimer et prétendre aimer les gens qui sont sur le tawhid en même temps, c'est contradictoire, et tu ne peux pas aimer le tawhid puis en même temps défendre le shirk, c'est contradictoire, donc c'est un ou l'autre. إلى الشيخ الزين وعلى هذا فإن أصحاب الغلو في الصالحين في أي زمن من الأزمان لا عذر لهم وقد جاءهم من بين لهم طريق التوحيد المستقيمة وأمرهم بسلوكها وبين لهم سبل الشرك المعوجة وحذرهم من الوقوع فيها كما فعل هذا الإمام المجدد ma a qawmi fi asri alladhi fasha maalim donc une fois qu'on a compris ça les gens qui ont, maintenant une fois qu'on a compris ça on voit que les gens qui sont sur l'exagération des hommes pieux, dans, dans leur adoration ils ils tombent dans l'adoration des hommes pieux à cause de leur euh, extrémistes à cause de l'exagération qu'ils font à leur sujet. À toutes les époques, ils n'ont pas d'excuses. Ils n'ont pas d'excuses pour qu'est-ce qu'ils font. Souvent, les gens ils disent ah mais ils sont ignorants ces gens-là qui font ça. Hein, ils sont ignorants. Oui, c'est vrai, ils sont ignorants. Toutefois, ils n'ont pas lu le Coran. Donc le chef dit la, la preuve du tauxchi et l'explication du tauxchi leur a leur est parvenue et l'ordre de le suivre leur est parvenu, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a clarifié les voies du shirk qui sont des voies d'égarement et des voies qui sont déviées, et il les a avertis de ne pas tomber là-dedans, Allah leur a, les a avertis de ne pas tomber dans le shirk, comme le shirk, l'imam al-Mujaddid, celui qui est venu réformer la religion, le chef Muhammad Ibn Abdul Wahhab, il a fait avec son peuple à son époque à son époque, il y avait du Chir qui était répandu partout dans la péninsule arabe, des tombes que les gens allaient visiter et qui faisaient le pauvre autour, et qui sacrifiaient des animaux à ces tombes-là, et, et avec la darwa qu'il a fait et avec l'Etat, alhamdulillah, tout ça, ça a été détruit. Hein. Quand ils sont rentrés dans le Baqir, le cimetière près de la mosquée du Prophète ils ont dit que c'était devenu comme une ville, tellement ils avaient construit des dômes et des, des, des constructions et des, des, des sanctuaires, toutes sortes de trucs au-dessus des tombes des hommes pieux. C'était devenu comme une ville, ils ont tout nivelé, comme le Prophète avait commandé de faire selon la soudna, ils, ils sont rentrés là-bas ils ont nivelé tout au niveau du sol, hein? comme le, le Prophète avait envoyé Ali ibn Abi Talib à son époque pour faire ça. Hein? Donc, on voit que la même chose est arrivée. Et donc, le chef, il dit à son époque, le chef était répandu et les signes et les prestiges du Tawhid avaient été euh, cachés et les choses avaient été appelées par d'autres que leur réel nom. Ça les gens n'appelaient pas le chef mais ils l'appelaient respect des hommes pieux, comme on avait dit tout à l'heure. J'ai réduit, Jahan." هو الذي ما قامت عليه الحجة الرسالية بمعنى أنه لم يعرف أن الله أنزل كتابا ولم يعرف أن الله أرسل رسولا أما من عرف أن الله أنزل كتابه الفرقان يا سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم ومثله معه ولكن جهلا ما جاء في القرآن من الأمر بتوحيد الله والتحذير من الاشراك بالله وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته بسبب إعرابه فهذا لا يعذر بجهله والحجة هي الحجة الرسالية لأن الذي يعرض عن الرسالة والكتاب والسنة هو الذي ظلم نفسه ووقع في ضروب donc le chef il dit oui la personne qui est excusée pour son ignorance c'est qui c'est euh, la personne n'a pas reçu ou, ou c'est la personne sur qui on n'a pas établi la preuve du message la preuve du message n'a Celui-là il est excusé d'être ignorant, mais qu'est-ce que ça veut dire Le Cheikh il dit, ça veut dire que celui-là il n'a pas su qu'Allah a fait descendre un livre, il ne, il ne sait pas qu'Allah a fait descendre une révélation, un livre, et il ne sait pas qu'Allah a envoyé un messager, hein il ne sait pas qu'Allah a envoyé un messager, mais donc celui-là il a une excuse. Il ne sait pas qu'Allah a fait descendre un livre. Il ne sait pas qu'Allah envoyé un messager. Celui-là, il est excusé pour son ignorance. Mais celui qui sait qu'Allah a fait descendre un livre, et celui qui sait que le prophète est venu, alors celui-là, il a été, il, il, il a ignoré les ordres du Tawhid qui sont dans le Coran et les avertissements du Shirk qui sont dans le Coran. Ils, euh, ils ont ignoré Ce que ce que le, que le, ce que le prophète a amené de sat parce qu'ils se sont détournés de l'apprentissage de, de de ces ordres là de ces commandements là pas parce que il n'est pas parce qu'ils savent pas que la révélation est là ils savent que la révélation est là ils savent que le prophètelam est venu comme mais ils se sont détournés, ils ont tourné au dos, ils ont fermé les yeux. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils n'ont pas voulu comprendre cet ordre. Donc si tu vois des gens, par exemple, parmi les gens musulmans aujourd'hui, dans les pays musulmans, tu t'en vas les voir et tu les vois en train de faire des actes de chèque, faire de la magie, ou bien faire de la sorcellerie, ou bien aller, faire, aller voir des, euh, des, des voyants, ou des gens qui prétendent connaître l'avenir, ou bien tu vas voir des gens qui vont sacrifier des animaux pour les... Et qui font le tawaf, et qui embrassent les tombes, et qui font l'estirata. Ils invoquent autre que Allah, ou demandent l'aide des morts, hein, des fois les dit ça. Eh ben quand tu leur parles et tu leur dis, qu'est-ce que vous faites C'est chèque, c'est contraire au Coran et a la Soumna. Il y a les Adillah. tu leur montres l'épreuve du Coran et de la sunna Une fois que tu leur as dit ça, ils le savent déjà, ils ont lu le Coran. Comment ils peuvent ignorer cet ordre-là alors que c'est le plus grand commandement dans le Coran. Hein? donc ça ça prouve que ces gens là ils se détournent, ils veulent pas savoir, ils veulent pas connaître, ils suivent leur passion d'accord et c'est pour ça les chefs les ceux là sont pas excusés pour leur ignorance parce que la preuve elle a été établie contre eux et la preuve c'est quoi c'est le message c'est le coran c'est la sunna ok donc celui qui se détourne du message du coran et de la sunna il s'est fait de l'injustice à lui-même, et il est tombé, à cause de ça il est tombé dans des formes de shirr, et Allah a dit dans le verset 101 dans Surah Hud on ne leur a pas fait d'injustice, mais c'est eux-mêmes qui se sont fait de l'injustice, ils se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, à cause de leur, le fait qu'ils se sont détournés du message. الشيخ محمد بن الزيد قال الله تعالى كل هو الله أحد الله الصمد والأحد الذي لا نظير له والصمد المقصود في الحوائج فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة وقال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ففرق بين كافرين ففرق بين كفرين ففرق بين كفرين والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله لم يجعلوه ابن الله والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلهم كذلك وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد an muslim wa fi wuduh donc le shirk il continue à expliquer dans sa réponse aux gens qui sont, qui prétendent qu'il y a une, qui prétendent que les mushriki, le du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam ont fait le shirk ou bien ont mécru parce que ils disait que Allah ceux qui l'adoraient, c'étaient des enfants, euh, c'était ces enfants. Par exemple, ils disaient euh, ils disent, ah ceux-là ils ont méprués parce qu'ils ont dit, comme les moushlikins notamment du prophète sallam, ils ont mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Ou les chrétiens ont mécru parce qu'ils ont dit que Issa c'est le fils d'Allah. Et de, euh, ils n'ont pas mécru parce qu'ils les ont invoqués. Ils ont, ils ont mécru uniquement parce qu'ils ont prétendu que c'est le, leurs enfants, hein. et donc ça c'est parce qu'ils veulent essayer de faire une distinction. ils veulent essayer de dire, même si tu invoques autre qu'Allah, ça c'est pas shirk, ça c'est pas, pas grave, tu peux invoquer Isa, tu peux invoquer Maryam, tu peux invoquer euh, n'importe qui yani, en dehors d'Allah, c'est pas grave, tu leur demandes de, du risque, tu leur demandes de te sauver, de te venir en aide quand as un malheur, ça c'est pour eux, ça pas shirk. Qu'est-ce qui est c'est-tu dis, il est le fils d'Allah, ça c'est échec, seulement. Hein Donc le sheikh, il leur répond et il leur dit, les deux sont shirk. D'invoquer autre qu'Allah c'est shirk, et de croire qu'ils sont les fils d'Allah c'est c'est séparé, un autre c'est pareil. Il faut pas essayer de les, de dire que un est shirk et l'autre c'est pas shirk. Hein et une fois j'étais euh, j'étais sur Palpac, je suis rentré dans une salle une fois, ça fait assez longtemps, et il y avait des ahbash, Ahbash, vous connaissez la, la secte d'Arbash, ils essayaient de faire de dawa à une chrétienne ou un chrétien et de le faire amener à l'islam. Et là, j'ai parlé avec eux, j'ai ai dit, comment vous, vous voulez appeler cette personne à l'islam alors que vous-même, vous faites le chèque hein? Alors, ils m'ont dit, mais comment ça, nous, on fait pas le chèque J'ai dit, mais. Est-ce que c'est pas vrai que vous invoquez les Aulia soi-disant et vous leur demandez de vous venir en aide et de vous secourir lorsque vous avez un malheur ils ont, dit, ils ont dit oui mais ça c'est permis. dit donc pour vous, les, vous avez le droit selon vous, on a le droit d'invoquer Isa et Mariam. Ils ont dit oui, oui c'est permis, on a le droit d'invoquer et de prier, à, demander euh, quelque chose à Isa et à Mariam. Donc j dit ça veut dire en réalité vous n'avez rien compris. À l'islam ni au tawhid. Comment vous pouvez prétendre ça Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer à l'église, prier avec les chrétiens, demander l'aide de Jésus et de Marie, yani. Si ça c'est pas shirk, alors qu'est-ce qui est shirk Hein Donc ça c'est un exemple. Comment ils se distinguent entre les deux Si tu dis que c'est le fils, si tu dis "eh ça est le fils d'Allah", ça c'est shirk. Mais si tu dis pas qu'il est fils d'Allah, mais tu l'invoques en dehors d'Allah, ça c'est pas shirk. C'est contradictoire. Et donc, c'est ça donc. Et il y a beaucoup de, de Kouffars, parmi les chrétiens, ils utilisent cette chouba pour convertir beaucoup de musulmans au christianisme, parce qu'ils vont voir les musulmans qui sont, qui, déjà qui se disent musulmans qui font cette, ces choses-là, qui vont au, au tombes des Auliyah soi-disant, et qui les invoquent, et qui disent, « Ya sidi fula » okay, donc ils vont voir ces gens-là et disent, « Écoutez, Vous, vous êtes musulman, et vous cherchez euh, l'aide de ce saint, ou de cet homme qui est enterré. Essayez avec avec Jésus, vous allez voir, il va répondre à vos, à vos demandes. Hein? Et donc, au lieu de dire Sidi, euh, Abdel Qadir, Sidi, Ahmed Tijam, d'être Sidi, Isa, et puis vous allez voir, ça marche. Hein? Et, donc, et là, il, il commence à les amener dans le christianisme avec cette façon-là. Et ils disent, regardez, même dans le Coran c'est écrit, Isa il est là, et Marianne aussi, donc vous n'allez pas euh, changer quoi, quoi que ce soit, c'est la même chose que ce que vous faites, au lieu d'invoquer ces saints-là, vous allez invoquer d'autres parmi les prophètes, des choses comme ça. Donc ils les amènent au shirk et au kufr, encore plus encore, dans, de cette façon-là. Et déjà qu'il y a plein de musulmans qui ont la notion que les juifs et les chrétiens sont pas des kufars. Ils disent ce sont des gens du livre, al-kitab, Donc, s'ils sont al-kitab, ce ne sont pas des kuffars, hein Donc, ils s'imaginent que ce ne pas des kuffars à cause de ça. Alors qu'en réalité, même s'ils sont des gens du livre, c'est vrai, ils sont des gens du livre. Ils ont reçu un livre. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des musulmans, Ce sont des kuffars. Pourquoi Parce qu'ils ont cru à leur livre. Mais ils n'ont pas cru au prophète Mohamed Salaam. Ils ont cru à leur livre et à leur prophète, mais ils n'ont pas cru au Coran. Et toute personne qui nie le Coran et qui nie le Prophète Muhammad sallallahu alaihi wa c'est un kafir. Hein Celui qui rejette un seul Prophète parmi tous les Prophètes, il n'est pas mu'min. Hein si quelqu'un dit je crois à tous les Prophètes excepté Moussa, il est kafir. Si quelqu'un dit je crois à tous les Prophètes excepté Suleiman, il est kafir. Donc celui qui dit je ne crois pas en Mohammed Il est kafir Même s'il si croit en tous les autres kafirs Et celui qui dit je crois en tous les livres Excepté le Coran, il est kafir Donc comment quelqu'un peut dire ah, kitab sont des, ils, sont, ils, sont des, ils sont différents des autres koufars Dans certains aspects Dans certaines règles Parce qu'ils sont plus proches des, des musulmans Que les autres parmi les hindous Et les bouddhistes Ils sont plus proches de nous Ça ne veut pas dire qu'ils sont des Et ça, beaucoup de gens, parfois, ils sont trompés à ce sujet-là. Donc, le chef il a mentionné les preuves pour expliquer que les deux formes de Kouf sont différentes. Le Kouf de dire que Dieu a des enfants, ou un fils, ou une fille, et le Kouf d'invoquer entre qu'Allah, les deux sont réfutés dans le Coran, et les deux sont mentionnés. Hein. Comme par exemple, Allah s.a.w. dit, Allah c'est lui l'unique Allah et le chefkh dit ça veut dire quoi celui qui n'y a rien comme lui rien qui lui ressemble et c'est quoi c'est celui vers qui les gens se retournent lorsqu'ils ont un besoin hein donc ça veut dire comment ça se fait que tu crois que Allah est af et quand tu as un besoin tu te tournes vers un wali ou un Sayyid, au lieu de te tourner vers Allah hein c'est contradictoire tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala qui est al et tu te tournes vers une créature faible qui peut même pas s'aider elle-même donc ça c'est un exemple le shaykh a dit qu'aman jahada hada c'est celui qui nie ça il a mis cru. celui qui nie que Allah subhanahu wa ta'ala est al il est café même s'il croit à cette sourate après il dit Allah subhanahu ta'ala dit que in matakadha Allah min walad Donc tu vois qu'il y a les deux mentionnés ici. Allah n'a pas pris, ne s'est pas attribué pour lui-même de fils, et il n'y a pas avec lui d'autres ilah, d'autres dieux qui sont adorés, ou rien qui n'irait d'être adoré avec lui. Donc il y a les deux mentions ici, d'adorer autre avec Allah qui veut dire qu'il a un fils. Les deux sont coffres, les deux sont shirk. Allah s.p. a. l. a distingué entre ces deux formes de kufr-là. Allah a fait que chacune de ces deux formes-là se dígu formes de kufr indépendantes. Une est indépendante de l'autre. C'est deux formes de kufr différentes. Et Dans donne un autre exemple, dans le verset saint, dans suratul An'am, ils ont donné à... Ils ont donné à Allah des associés parmi les djinns. Alors que c'est Allah qui les a créés, c'est Allah qui a créé les djinns. Et il leur donne, ils les mettent comme des partenaires avec Allah. Et après ils disent Et il leur a, et, ils, et ils lui ont inventé par Allah des fils et des filles par leur ignorance, à cause qu'ils n'ont pas de connaissance. Après, le sheikh zavarwaqa bina kufraim. Allah a distingué as, les deux formes de kufr. Le kufr, doit de donner des associés avec Allah, et le kufr, de lui attribuer des filles et des fils. Hein? Donc, le sheikh il dit kufraim. Et, et également, il n'y a comme preuve de ça, le fait que ceux qui ont mécru en adorant Allah, alors que c'était un homme pieux, Ils n'ont pas dit que Allah était un des fils d'Allah, c'était un parmi les hommes qui était pieux, et ils ont fait de lui une idole, ils n'ont pas dit que c'est le fils d'Allah, donc ça prouve que ils étaient koufars par le simple fait qu'ils l'invoquaient en dehors d'Allah, et non pas parce qu'ils ont dit qu'il était fils d'Allah, de même que ceux qui ont adoré les djinns, ils n'ont pas dit que les djinns sont les fils d'Allah, De même que, il dit que les ulama des quatre mazahed, al-Maliki, al al-Habdaliya, al al al les quatre mazahed, si tu regardes dans les livres qu'ils ont écrits, dans le chapitre de Hukm al-Murtad, le verdict au sujet de l'apostat, celui qui a quitté la foi, vous voyez qu'ils disent que le musulman, s'il croit que Allah a un fils, il devient Murtad. C'est écrit dans les livres de Fils. Alors, il y a une distinction, même les ulama des quatre mazahib, ils distinguent entre le fait d'attribuer à, à Allah un fils et le fait de l'invoquer en d'invoquer autre que lui ou d'autres choses avec Allah ta'ala ou en dehors d'Allah splendide. Et il dit que ça, et cherchent à ça, c'est très très clair. أدخل الشيخ شيخي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلا شك أن الناس في كل زمان ومكان يحتاجون إلى طالب علم يفهم العقيدة الإسلامية يفهم العقيدة الإسلامية على الوجه الصحيح والذي يجلس لدى العلماء بحضور قلب وانتباه يفهم الكثير والكثير إن لم يفهم جميع ما يقال. قال الشيخ. رحمه الله في ملاقشة شبهات أهل الشرك أهل الكفر والشرك الأكبر الذي ادني بهم في زمانه وهو يدعو بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ناسا أكثرهم يدعو ناسا أكثرهم كمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في الشرك والكفر مع أنهم يقولون لا إله إلى الله محمد رسول الله ويصلون ويصومون إلى آخره غير أنهم جعلوا مع الله أندابا يرجون منهم جلب المصالح ودفع المضار، وينزلون بهم حاجاتهم وينادونهم وهم رفات ويطلبون منهم الغوف ويستشفعون بهم ليرفعوا لهم طلباتهم إلى الله عز وجل وينتظرونها وي وين وينتظرونها بواسطة هؤلاء الذين اعتقدوا بأنهم أولياء وبأنهم, وبأنهم لهم جاه له ولهم قداسة عند الله إلى غير تلك العقائد الفاسدة فهنا أخبر المؤلف المجدد أن من أن من تلك الشبهات التي أوردها المشركون في عهده هي قولهم إن المشاكين الذين بين كفرهم القرآن لم يكونوا كفارا بدعاء الأنبياء والملائكة وإنما كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله وهم يعنينا كفار قريش ومن ولاهم من الأحزاب ممن أشركوا بالله عز وجل وعبدوا أصنافا من المعبودات المتعددة Minhum man abada al mala'ika wa minhum man wa que les gens ont toujours besoin à, à tous les endroits et à toutes de, de science qui leur fait comprendre la bonne croyance islamique de la façon correcte, qui s'assoit avec les Olamans avec une présence de cœur et avec une attention, et il comprend beaucoup de ce qu'il entend, s'il si ne comprend pas tout ce qui est dit. Après le chef Eze et le chef Kachimarullah, il parle du chef Mohamed Bouhabi, il a, euh, dans sa discussion au sujet des des arguments, des faux arguments des mouchtekines et des choubohats des gens du Kouf et du Chirc majeur par lesquels les gens ont été euh, yani, euh, testés par eux yani, à son époque euh, il les appelle, le cheikh les appelle par l'appel du Prophète comme le Chirc il dit « O yadouna kamen da dařímu rasul صلى الله عليه Yani, la plupart d'entre les, les gens que le a appelé, des gens qui étaient dans le širk et dans le kufl. Malgré qu'ils étaient là, innaheinallah, Muhammad rasulallah, ils pri, ils jeûn, ils font tous les actes obligatoires dans l'Islam, le pèlerinage et toutes les autres obligations dans l'Islam toutefois ils donnent à Allah des égaux, hein, de qui ils espèrent, hein, ils espèrent que ces, ces, ces hommes-là ou ces, ces femmes-là, les hommes pieux qui sont enterrés dans leur tombe, ils espèrent qu'ils qu éloignent de le mal et qu'ils leur donne du bien, ou qu'ils leur amène un bien quelconque. Et donc ils leur, ils leur envoient leurs demandes et leurs besoins, et ils les invoquent Hein, ils les appellent alors qu'ils sont en train de, de se décomposer dans leur tombe. Hein, ces ces êtres-là, ils sont en poussière dans la tombe. Et eux, ils sont en train de leur, de leur vouer des appels et des invocations. Et ils leur demandent le secours et ils leur demandent l'intercession. Et ils essaient d'intercéder euh, à Allah par ces êtres-là pour qu'ils amènent à Allah subhanahu wa ta'ala leurs demandes, parce que comme on avait expliqué déjà dans d'autres cours, ils, ils se disent nous on n'est pas bons, on n'est pas des bons euh, croyants, on a plein de péchés. Donc on a besoin des hommes pieux, eux, Allah va les écouter, nous ils nous écoutent pas, donc on a besoin de passer par ceux-là, et eux ils vont demander à Dieu pour nous, c'est ça la base de leur shirk, donc ils cherchent des intercesseurs entre eux et Allah subhanahu wa Et le chef, il, il, il explique, il dit pourquoi, parce qu'ils ont, ces hommes-là, ça dit là, des statuts, ou des positions très élevées auprès d'Allah, et ils sont euh, respectés hein, par les hommes, et donc ceux-là, ils peuvent nous aider auprès d'Allah. Et le chef, il dit, ils ont plusieurs autres fausses croyances de ce genre. Et donc, le chef il dit, le Mouallif, l'auteur, Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahab, Dans ce livre, dans, il, à ce point-là, il, ré, il répond à l'argument des mouchriquines qui ont dit euh, que le couple des gens qui ont mécru dans, des, des mouchriquines à son époque, ce n'était pas parce qu'ils ont évoqué les prophètes ou les anges, mais ils ont uniquement mécru parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Et il parle, quand ils disent ça, ils parlent des koufars de Quraysh et des, des gens qui étaient avec eux parmi ceux qui ont associé avec Allah et qui ont adoré toutes sortes de différentes formes d'objets d'adoration, euh, que ce soit des anges ou des hommes pieux ou autres, il y en a parmi les pièces de bois ou de, de pierre qu'ils ont sculptées. Euh, et ce sont des choses qui n'entendent pas, qui ne voient rien et qui ne peuvent rien faire pour eux. Malgré tout, ils vouent à ces choses-là des... فقال <تصفيق> المشركون في عهد الشيخ إن أولئك الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر ما قاتلهم وحكم عليهم بالكفر لأنهم يدعون الملائكة وإنما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله وقص الله خبرهم في قوله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافة فذامهم الله وأنكر عليهم بقوله أشهدوا خلقهم فتكتبوا شهادتهم ويسألون لأنهم قالوا الملائكة بنات الله فقال الله عز وجل عن افترائهم هذا وجعلوا بينه وبين الجنة لما لأنهم قالوا الملائكة بنات الله فكأن الله عز وجل احتج إلى الصاحبة واحتج للولد واحتاج للولد بذعمهم وهم بهذه المقولة شابه اليهود والنصارى وشابه النصارى وشابه اليهود الذين قالوا عزير بن الله وشابه النصارى الذين قالوا المسيح بن الله فالمشركون في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله ومن كان ومن على شاكلتهم اليوم في معظم ديار المسلمين يقولون إن أولئك لم يكفروا لأنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين والأنبياء ما كفروا بهذا لأن هذا يسمى توسلا واستشفاءا وهذا مباح لأنهم لجأوا إلى قوم طاهرين مقربين من الله. ان زوجا احياء في قبورهم حياه كحياتنا هذه او اكمل فلا غرابه أن يعيشوا ان يعيشوا بمن استهاته ويسمعوا نداء من ماذاهم وهكذا يزعمون قلت لشيخي ديكو للمشركين الفاضل الشيخ محمد بن وهاب Ils ont dit que ceux-là, les coufards, que le prophète Allah a combattu et qu'il a déclaré comme étant des coufards, il ne les a pas combattus et il ne les a pas déclarés coufards parce qu'ils invoquaient les anges. Hein? Uniquement parce qu'il les combattait, il les a déclarés coufards parce qu'ils disaient que les anges sont les filles d'Allah, comme on l'a expliqué. Et Allah a mentionné ça dans le Coran, par exemple, dans le verset 19 dans le surat Allah, il dit, et ils ont fait des anges euh, des anges qui sont des serviteurs d'Allah, ils ont fait de, de ces anges-là des femelles. Alors Allah a réfuté ce qu'ils ont dit en disant, est-ce qu'ils ont été témoins de leur création hein, Leur témoignage sera écrit et ils seront questionnés à ce, ce sujet-là. Parce qu'ils ont dit que les anges sont des filles d'Allah. Comme Allah سبحانه a dit au sujet de leur euh, de leur mensonge, au sujet de ce, de, cette, de ce mensonge là, dans les versets 157, euh, 158 dans le Surah Safat, et ils ont fait entre Allah et entre les djinns femelles des, des liens de parenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que les anges sont les filles d'Allah. Donc c'est comme si Allah سبحانه a Euh, c'est comme si Allah SWT avait besoin d'une compagne, d'une compagne, et comme s'il avait besoin d'un fils, selon eux. Donc, par cette parole-là, ils ont ressemblé aux juifs et ils ont ressemblé aux chrétiens. Ils ont ressemblé aux juifs qui ont dit qu'Ozir est le fils d'Allah, et ils ont ressemblé aux chrétiens qui ont dit que le Messie, le Messie est le fils d'Allah. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils sont coufards. Et le chef, il dit, mais les mouchnikins du Cheikh Mohammed Wahab et ceux qui sont comme eux aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, ils disent que ceux-là sont pas de kuffars, parce qu'ils ont euh, invoqué les anges, ou appelé les anges, ou les hommes pieux, ou les prophètes. Ils disent parce que, ils n'ont pas cru par ça, parce que ça c'est pas du shirk pour eux, ça c'est, qu'est-ce qu'ils appellent, ils disent, ça c'est tawassul ou bien c'est-à-dire de chercher un moyen, ou bien une intercession pour, rapprocher, pour se rapprocher d'Allah okay Donc au lieu de dire que c'est shirk, il l'appelle par d'autres noms Et comme le Prophète a dit qu'à la fin des temps, il y a des gens qui vont boire de l'alcool, et qui vont l'appeler par d'autres noms que, la, que, le, que son nom réel, hein donc il y a des gens qui font ça avec l'alcool, il y a des gens qui font ça avec le shirk, également la même chose, ils disent, on fait pas le shirk, on fait tawassul, on fait pas le shirk, on fait, hein, on demande le shata' et des choses de ce genre, donc c'est la même chose, et ils disent que ça c'est permis parce qu'ils se sont tournés vers des gens qui sont purs et qui sont proches d'Allah, et qui sont vivants dans leur tombe comme ils étaient vivants, euh, comme nous on est vivant actuellement euh, dans cette vie, et même d'une vie encore plus parfaite que cette vie-là, donc il, il n'est pas étonnant qu'ils qu viennent en secours de ceux qui leur demandent de l'aide, et qu'ils entendent. L'appel de ceux qui, qui les invoquent. Le chef, il dit voilà comment ces gens-là ont imaginé les choses. D'accord. Donc euh, il reste encore un bon bout. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Peut-être, alors on va lire encore un, un petit bout juste pour répondre à la chouba, à la puis après ça on va s'arrêter. Chef, il dit منتفية وباطنة، وذلك لأن دعاء غير الله تبارك وتعالى سواء من الملائكة أو الأنبياء أو من دونهم أو من دونهم, أو أو من من دونهم دعاء, دعاء عبادة أو دعاء مسألة شرك أكبر وكفر أكبر، وإن مات صاحبه عليه بعد أن بلغ بلغت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. والكافر من أصحاب النار والدعاء بأن, بأن لله ولدا كما قالت اليهود والنصارى وكفار العرب الدعاء وارد وكفر مستقل غير الكفر بدعاء غير الله لأنه تكذب لقول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي قوله عز وجل ما اتخذ, ما اتخذ ما اتقذ صاحبة ولا ولد في سورة الجن وفي قوله عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم, ي... ولم تكن له صاحبة إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته ومن ينسب إليه ومن ينسب إليه الولد فقد نسب إليه الصاحبة awwalan wal walad thaniyan wallahu al-zawajalu wal an kulli siwahu kama qala al ya Allah wallahu al veut invoquer autre que Allah, que ce soit euh, parmi les anges ou parmi les prophètes ou qui, ceux qui sont sous ces gens-là, sous, sous ces gens-là, que ce soit des hommes qui sont venus après les prophètes, euh, que ce soit un, un, un doua d'adoration ou un doua de demande, et bien c'est un chèque majeur, un kufr majeur, et celui qui meurt sur ça, eh bien si le message l'a atteint, il a, il a reçu le message du Prophète wa sallam, et qu'il meurt sur, dans cet état, eh bien il meurt kafir, et le kafir il est dans le feu de l'enfer, Et tandis que celui qui prétend qu'Allah a un fils, comme les Juifs et les Chrétiens et les Arabes, parmi les kuffars des Arabes avant l'Islam, eh bien ceux-là ils ont fait un autre Koufre également qui est différent que le premier, différent que celui qui invoque contre Allah. Hein Et ça, c'est parce que le fait que celui qui dit que Allah a un fils ou une fille, il a démenti la parole d'Allah, le Coran, parce que Allah il dit dans ikhlas que dit c'est lui, Allah l'unique, Allah Samad, celui vers qui tout le monde se tourne pour leurs besoins. Il n'a pas engendré, il n'est pas engendré, il n'a pas d'enfant, il n'est pas d'enfant de quelqu'un, il n'a pas d'enfant, et il n'y a rien qui est comparable à lui. Et il dit également dans Soat, euh, un djinn, il, il n'a pas pris de compagne, et il n'a pas pris d'enfant. Et ça c'est un bon point quand vous argumentez avec des chrétiens qui disent que Jésus est le fils de Dieu, vous leur demandez, est-ce que Dieu avait une compagne pour faire un enfant et eux ils ne disent pas donc ça c'est un bon point pour dire ça ils nient ça et aussi donc c'est contradictoire de prétendre qu'il a un fils si on nie qu'il a une compagne parce que c'est quelque chose d'humain d'avoir des enfants et non ou bien animal ce n'est pas quelque chose qui convient à Allah s'implantale également Allah s'implantale dans Sura Tala'neer Que celui qui a créé les cieux et la terre, comment pourrait-il avoir un fils alors qu'il n'a pas de compagne c'est un autre exemple. Donc il y a beaucoup d'autres versets de ce genre qui montrent qu'il n'a aucun besoin de sa création. Il n'a besoin de rien parmi les choses qui composent sa création. Et celui qui a attribué à Allah ﷻ une compagne hein, ou, ou qui a attribué à Allah un fils Eh bien, premièrement, il a attribué à Allah une compagne et deuxièmement, il a attribué un fils. Et Allah, il est al-Rani. Il est celui qui est riche, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'a besoin de rien. Allah, il se suffit à lui-même, il n'a besoin de personne ni de rien. Et Allah, il dit, ô oh vous, oh vous les hommes, vous êtes les indigents, vous êtes les pauvres, ceux qui ont besoin d'Allah, et Allah, lui, c'est le riche et le digne de l'ouange, c'est lui qui n'a besoin de personne. S'il si voulait, il vous ferait disparaître tous, et il vous amènerait une nouvelle création. Et ça, ce pas quelque chose qui est difficile pour Allah. On a d'ailleurs à l'Allah des Aziz. Donc, on va s'arrêter ici, aujourd'hui, puis on continuera ça. سامد بخوشين إن شاء الله سبحانك رامض الحمدك شجونا إلى أنت استغفروك وأتوب لدي بركنا فيكم.